Jurisprudence de la pureté 2. Je purifie l'eau à moins qu'elle ne devienne une impureté, ce qui change sa couleur, son goût ou son odeur s'il est beaucoup, mais un peu est impur dès que l'impureté est en contact avec.